Elle se multiplie jour après jour. Tu crois même que l'amour n'a plus sa place dans ce monde. Il n'y a que les imbéciles qui font une famille vouée à l'échec, puisqu'elle se détruira avec le titre. L'infidélité, le mensonge sont prépondérants. La précipitation en amour ne marche que rarement. L'inceste et la violence conjugale bat des records jour après jour, encore et encore. changer d'habitude, t'as d'esprit, de conception de la vie, la vie est Parle de tes peines, de ta haine, de tes douleurs les plus extrêmes. Parle de la gêne que tu ressens lorsque tu sens que l'on se moque de la peine que tu te donnes pour être fier de ta personne. Personne pour reconstruire Entre ces guerres on est faire Les naïfs qui croient bien faire Et ceux qui pour atteindre leur bruit vont passer au-dessus de l'ONU Je laisse ta colère au vestiaire tard. il faut ajouter à tout ça tes problèmes que tu as toi Et ceux que l'on n'énumère pas Car on en J'aime que tu ressens que tu sens Nous se moque de la peine que tu te donnes pour être fier de ta personne utilisée Par, ne laisse pas tout au fond, décris la peur et l'horreur des profondeurs de ton cœur Mais sois courageux, tourne tes yeux vers le positif, un peu n'a jamais